Ma foi dans le paradis et l'enfer. La mort est massacrée entre le ciel et le feu, et leur peuple est trompé, et le peuple paradis sera le bonheur, et les gens de l'enfer sont tourments.